Bismillahir Rahmanir Rahim. Wallayli itha yaghsha. Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Par la nuit quand elle enveloppe tout. Wan nahari itha Par le jour quand il éclaire. Wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha.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 Nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Et à rien ne lui serviront ses richesses quand il sera jeté au feu. C'est à nous, certes, de guider. À nous appartient, certes, la vie dernière et la vie présente. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe ou ne brûlera que le damné qui dément et tourne le dos. وسيجنبها الأتقى. alors quand sera écarté le pieux الذي qui donne ses biens pour se purifier. et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé. إلا بتغاء وجه ربه الأعلى. لكنه سيفعل. وله سوف يرضى. وله سوف يرضى. وله سوف يرضى. وله سوف يرضى. وله سوف يرضى. وله سوف يرضى. وله سوف يرضى. وله